Il était une fois un village a passé plusieurs années sans manger de viande. Un habitant appelé Kali en a eu, mais ne veut la partager avec personne. Il demande à sa femme amie de la préparer, mais de n'en donner à personne. Son ami Moussa arriva. Ayant senti l'odeur de la viande, décida de ne pas rentrer, sans la manger. Partout où Kali va, Moussa le suit. Ayant compris ce que Moussa veut, Kali demande à sa femme de bien garder la viande. Puisque Moussa ne parle pas, Kali chouchota à sa femme. « Je vais faire le mort. » En ce moment, Moussa va partir. Ali, Kali fit le mort. Sa femme cria. « Mon mari est mort. » Elle vint dire à Moussa, « Ton ami est mort, va appeler les gens. » Mais celui-ci refuse toujours de bouger. Les vieux du village le laver et le mirent dans le linceuil. « Attendez, dit Annie. Mon mari m'a recommandé de lui réciter ce verset dans l'oreille. Elle s'approcha de lui et chuchota. Si tu ne te lèves pas, ils vont t'enterrer. Est là est-il toujours là ?»« Lui demanda-t-il, oui. »« Il est là, répond Ami. »« Donc garde bien la viande jusqu'à ce qu'il parte. » Les vieux l'ont amené près de sa tombe. Au moment de le faire descendre, Ami dit « Attendez. »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 Son ami, devenu son héritier, épousa ami avec qui il partagea la viande. Moral, il faut toujours accepter tout partager avec les autres.